On va entendre du hard rock, du folk rock, du rock psychédélique, du southern rock, du progressif,、euh, ainsi que, comme d'habitude, un peu de métal vers la fin. On va entendre des artistes et des groupes comme The Beatles, Tom Petty and the Heartbreakers, Steely Dan, Uriah Heep, Motorhead, Jimi Hendrix, Grand Funk Railroad et Alice Cooper. En outre, je vais vous présenter un groupe de rock progressif en anglais très obscur de la fin des années 60, début des années 70, du nom de East of Eden. Entre 15h et 16h, je vais vous présenter le troisième chapitre de la discographie complète de a c d c avec Bon Scott. Je vais vous présenter la version australienne de Dirty Beats, Dunder Cheap. Et finalement, dans la dernière heure de l'émission, je vais vous présenter une nouveauté, le tout nouvel album d'un groupe de vétérans de la scène métal britannique, le trio Raven, et leur disque intitulé Walk Through Fire, qui sort le 30 mars prochain. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de v r a i rock. Tout de suite, on débute en force l'émission avec Sabbath. On va écouter trois de leurs pièces marquantes en commençant par celle-ci, tirée de l a l b u e Volume 4, Super Note, sur les ondes de la Radio Campus. La station des médemois est la seule à faire tourner du vrai Rock à t r o i s r é v i è r e s t Fou. De l'époque de Ronnie James Dio, on v e n t e n d r Turn Up the Night, c'est la pièce qui ouvre l e excellent album Mob Rules, paru en 1981. Et、euh, juste avant ça, on a entendu Neon n i f e c'est la pièce qui ouvre le premier album que Dio a enregistré avec le groupe, c e s t à d i e Heaven and Hell, paru en 1980. Au début du blog, on a e n n d u n e pièce qui date de l'époque de Ozzy Osbourne, Supernote, ça vient de l'album Volume 4. paru en 1972. r a n n i e j a m o qui est atteint d'un cancer, j'en ai parlé précédemment dans une émission auparavant, il doit subir des traitements de chimio, et selon son épouse et gérante Wendy-Dio, il a dû subir jusqu'à maintenant sept、euh, traitements de chimio,、il、répond très bien aux traitements, et en fait, il va tellement bien qu'il a prévu plusieurs concerts avec e v a n and Hell cet été, c'est-à-dire six dates majeures en Europe, dont cinq dans le cadre du festival ambulant Sonic Sphere. En Espagne, Finlande, Suède, Suisse et、euh, République Tchèque. Et ils, sera,、euh, ils seront accompagnés, e v a n and Hell,、euh, à cette occasion, entre autres, du Big Four, du Thrash, c'est-à-dire Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax. Midi q u i n z e vous êtes à l'émission Rock Classique, accompagné d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va poursuivre avec une autre formation de rock majeur qui a laissé une marque profonde sur la musique il y a une quarantaine d'années. Je parle de Grand Funk Railroad à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et s la seule à faire tourner du vrai rock à trois r v i e n s c e s t p o u r 89 FM. La pièce Queen Bee s'est tirée de leur album Grand, Grand Funk Lives, qui était un peu leur album du retour. Hein, le retour, il n'a pas fait l e très long feu, cependant, en 1981. Juste avant ça, on a entendu Footstompin' Music, c'est la pièce qui ouvre leur album E-Plorebus Funk, paru en 1971. Et au début du bloc, on a entendu la pièce titre de leur album classique We're h an American Band, paru en 1973.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 キッド・アイ・シ a ンパン、キ d ド・アイ・シャンパン、キッド・アイ・シャン p ン、キッド・アイ・シャンパン、c ッド・アイ・シャンパン、キッド・アイ・シャンパン、キッド・アイ・シャンパン、キッド・アイ・シャンパン、キッド・アイ・シャンパン、ャ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 Vous êtes amateur de produits du terroir. Vous serez servi à la première édition du rendez-vous des bières, cidres et vins du Québec de 15h à 21h le mercredi 31 mars à l'hôtel gouverneur de Trois-Rivières. Sur place, canapé, dégustation et combat des chefs. Billets 25 à l'entrée. Un événement organisé par le programme des techniques de gestion hôtelière du Collège la p l è c h e QV 2010. Une collaboration MAFAC, Porto Cabral, m a r q u e s e d e m a r i a l v a Le Nouvelliste, TVA et Le Rougevin. Une présentation c SIFO 89. 85 Le méchant, le vigile de la COP, le vigile de la COP est méchant Alice Cooper est la version spectacle de Billion Dollar Babies qu'on retrouve sur la ve version deluxe de l'album de du même nom qui est paru en 1973. Juste avant ça, on a entendu Elected. Ça aussi, ça vient de Billion Dollar Babies.、Et、au début du blog, on a entendu la pièce titre de l'album Muscle of Love paru aussi en 1973. Et je vous rappelle que Alice Cooper sera en vedette au parc Jean Drapeau. Le samedi 24 juillet, dans le cadre du Heavy MTL, très belle affiche, le samedi, puisqu'il sera accompagné de Slayer, Megadeth, Testament, Mastodon, Fear Factory, Cataclysm et Anvil. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, a u t r e Alice Cooper o u Heavy MTL, le dimanche 28 mars, pour les amateurs de Black Metal,、euh, Immortal et Superior Enlightenment seront au m é t r o p o l i s Ça fait très longtemps que Immortal ne sont pas venus. à Montréal, une dizaine d'années, quelque chose comme ça.、Euh, le dimanche 4 avril, très belle affiche aussi,、euh, les vétérans de New York de Overkill, les Polonais de Vader, les Hollandais de God Dethrone, l e s Américains de Warbringer et,、euh, les Anglais de Evil, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Et le lendemain, le lundi 5, ils seront au Faux-Fonélectrique. Pour les amateurs de Power Metal,、euh, Sonata Artica, Mutiny Within et Power Glove seront à l i m p é r i a l de Québec, bien sûr, le mardi 6 avril et le 7 Il seront s au Club Soda.、Euh, pour les amateurs de Metal Folk, Fin Troll et Moon Sorrow, ainsi que Swallow the Sun, seront au Club Soda le samedi 10 avril et le 11, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Emerson et Lake, sans Palmer et en version acoustique, seront à la place des arts le mardi 13 avril. Mercredi 21 avril, un autre spectacle pour les amateurs de rock progressif, Transatlantic, seront au m é t r o p o l i s a m o n Amarth, e l v i t i et、euh, Holy Grail seront au m é t r o p o l i s le jeudi 22 avril et le 23, le vendredi, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. Johnny Winter au Club Soda le samedi 24 avril, le mardi 27. Cannibal Corpse 1349 et Skeleton Witch seront au Club Soda. Euh, jeudi 6 mai, Porcupine Tree sera au Capitole de Québec et le vendredi, ils seront à la place des arts de Montréal. Et finalement, le samedi 15 mai, Simon g a r f u n k e l s e r o n t au Centre b e l l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 Valleys of Neptune. On écoute tout de suite、uh, Loverman sous les ondes de la Radio Campus. l l l l e e e l e e e 8 9 1、la、f m Cessa. Et si on vient d'entendre trois pièces tirées de son tout nouvel album qui est paru la semaine dernière, Valleys of Neptune. Album controversé, mais que personnellement j'ai apprécié. On vient d'entendre la relecture de Stone Free qu'il e n r e g i s t r a i t avec le baptiste Billy Cox. Juste avant ça, on a entendu Lullaby for the Summer et au début du bloc, on a entendu Loverman. Parmi les concerts à venir,、euh, j'ai oublié tout à l'heure de mentionner Them Crooked Vultures,、euh, ce trio, ce super groupe、euh, qui met en vedette、euh, Josh h o m m e Dave Grohl et John Paul Jones. Eh bien, ils seront à Québec、euh, le 11 mai au Pavillon de la Jeunesse et à Montréal, au s e p s u m de l'Université de Montréal le 12 mai. Les billets sont déjà en vente, donc ça devrait être、euh, très intéressant comme soirée avec、euh, Them Crooked Vultures.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 We divide the day. We try to run, try to hide. Break on soon to the other side. Break on t h r on s o to the other side, y r l e a s o n t l h r b e on s o to the other side, yeah. We chased our pleasures here. Dug our treasures there. We can't still recall the time we cried. Break on t h e o t h h Bye. -bye. Il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser et je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vieux beau master, il me semble que c'est évident. Euh, ben ça, ça ressemble vraiment plus à un. Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. k i y w i n e et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h à Sifu. Vous voulez annoncer sur les ondes de Sifu et, et vous ne savez pas, pas comment? De comment? Appelez-moi François-Olivier Marchand au 376-5184-POSTE 3. Ou écrivez-moi à dpcfouacommercialuqtr.ca. À pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Les Mal-Léchés, Galaxie, Val-Salva, Apocalypse Nightclub Enfraîne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 Venez nous rencontrer au 1275 avion Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Like、the day but she's no drag The lady who waits, s h a n k s e r m i n d l e s t school, i t n ever h e s i t a t i n She won't waste time on elementary talk. The worst is yet to come. You're lost, little girl. よろしくり願いします。Èce, Your l s t Little g i r l p e Strange Days, en 1967. Et juste avant ça, on a e l y d o o r s a a i en e t h Century Fox b r e a k On Through to the Other Side.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 フォー 89FM。 The Beatles, avec une composition de George Harrison, I May Mine, c'est tiré de l'album Let It Be, le dernier du Fab f o u r sorti chronologiquement, et、euh, dont la mélodie lui a été inspirée apparemment par une fanfare autrichienne. Les textes, eux, font état de la conscience universelle selon son engagement dans la philosophie orientale. Et c'est aussi le titre de son autobiographie qui est paru au début des années 80. Juste avant, on a entendu une composition de John, dont Let Me Down, qui est sortie n 45 tours sur la f a c e B de Get Back et dans laquelle cette pièce écrit sa détresse devant la peur du rejet. Il est à son plus défendant, dépendant affectif sur cette chanson, John. Et au début du b l o c on a entendu Two of Us, qui est inspiré à Paul par les nombreuses balades en voiture qu'il a faites à la fin des années 60 avec sa blonde Linda.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 sur lequel vous retrouverez,、euh, les canvas, par exemple, des émissions passées. Quand vous voulez savoir ce、euh, qui a joué exactement dans une émission en particulier, vous retrouverez aussi、euh, les tables des années passées. Il y a un lien pour me contacter. Une section balado-diffusion, si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission, n'importe quand dans la semaine. Et il y a une section nouveauté, dans laquelle vous retrouverez plus d'une cinquantaine de critiques de disques qui sont sortis depuis un an. Donc, si vous recherchez des suggestions d'albums à vous procurer, vous allez y trouver assurément quelque chose qui va vous intéresser. e n c o r e une fois, le site se trouve au www.reclassic.net. On va poursuivre avec un b l o c Tom Petty and the Heartbreakers. Dans un moment, on va entendre deux pièces en concert. s t vrai q d e son excellente anthologie en spectacle qui est sortie l'automne dernier. Mais, tout de suite!、Euh On ちのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコ a ビニのコ a ビニのコンビ s の a ンビニのコンビニのコンビニの e ンビニ a コンビニ e コンビニの e ンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコ With them Indiana boys on an i n d i a n a night. But s e moved down here at the age of 18. She moved the boys away w a s more than they d seen. I was introduced and we both started grooving. She a i d I figured b e t t but I got to keep moving. Put on that party dress. Buy me a drink. s i n g me a song. Take me as a cunt, cause I can't stay long. ZETA Put my life in order, do what I should have done. And one of these days, everything will get better, and you won't have to worry no more. Think about that, man. One of these days, everything will get better. And you won't have to worry no more. You won't have to worry. You won't have to worry no more. And one of these days, I'm gonna give my life an order, p a s e I'll stop schooling up. But I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Planet I'm low, low, low, low. Company and Heartbreaker est la version spectacle de Lost Without You, c'est tiré de leur excellente anthologie en spectacle, qui est, est sortie l'automne dernier, intitulée The Live Anthology, tout comme la pièce précédente, Driving Down to Georgia.、Et、au début du blog, on a entendu le classique Last Dance with Mary Jane, qui à l'origine était uniquement disponible sur le Greatest Hit, qui est paru en 1993.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 On poursuit avec un peu de jazz rock avec s t e e i e Dan sur les ondes de la radio Campus. La station des Mélamanes est la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM. On s'appelle Léon des Jeunes de 7h à 9h le matin du. Jeu, du. du job job bar! On s'appelle Léon des Jeunes le matin du. On s'appelle Léon des Jeunes le matin du. On s'appelle Léon des Jeunes, c'est d a d e c On s'appelle Léon des Jeunes, c'est de l'actualité nationale et ukutérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit!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 Après plusieurs franchises à Québec, nouvellement i m p l a n t é à Trois-Rivières, s i t u é au 48-25 boulevard des Forges à côté des rivières, y u z u Sushi vous en mettra p l e i n la vue avec un choix de sushis des plus complets ainsi qu'une sélection de boissons alcoolisées. Des sushis seulement à un dollar. Oui, oui, seulement à un dollar. Sur présentation de la carte étudiante tous les jours d'après-midi. De enfin, des sushis à un prix abordable. Yuzu Sushi, situé au 48-25 boulevard des Forges. Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. C'est vous,、bon, toi. Ton Charles. 8 9 1 1 1 <rire> 1 And let you think it's gonna last. Well, you wouldn't even know a diamond if you held it in your hand. The things you think are precious, I can't understand. Are you reeling in the e a s Sewing away the time. Are you gathering up the t e a t h Have you had enough of mine? Are you reeling in the y e a r s The time I've done you, I still don't know what you mean. The weekend s at the college didn't turn out like you planned. The things that pop for knowledge I can't understand. Are you reeling in the y e a r s Stowing away the time. Are you gathering up your t e a r s Have you had enough of mine? Are you reeling in the y e a r s Stowing away the time. Have you had enough of my- Le duo de jazz rock le plus cool au monde avec la pièce God Walker qui est apparemment une des pièces qui suscite le plus d'enthousiasme et de réactions positives lorsqu'ils l interprètent lors de leur concert. C'est tiré du dernier album que le groupe a enregistré, c'était Everything Must Go. qui date tout de même de sept ans, puisqu'il est paru en 2003. Juste avant ça, on a entendu deux classiques tirés de leur premier album, Can't Buy a Thrill, paru en 1972. On a entendu Reeling in the Years et Do It Again au début du bloc, bien sûr.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 qui rappelle, bien sûr, un des fameux films qui m e t t a i t en vedette James Dean dans les années 50. Et Stoweeden, qui était、euh, un quintet de jazz fusion, de rock progressif, qui a tout à fait été acclamé par la critique anglaise、euh, la, et la scène underground londonienne au début de leur carrière. Ils se sont formés en 1967 à Bristol autour du saxophoniste, flûtiste et trompettiste Dave Arbus. du saxophoniste Ron k e i n e s et du guitariste et chanteur Jeff Nicholson. Le batteur Jeff Britton s'est joint à eux par la suite, tout comme le bassiste Steve York. Une des particularités du son de East of Eden, c'était leur utilisation du violon électrique. Dave Arbus, c'était un violoniste de formation classique et il a décidé de se servir de son instrument et de l'électrifier. dans son nouveau groupe, après avoir assisté à un concert du français Jean-Luc Ponty, qui l'a inspiré, ce、euh, qui sortait vraiment de l'ordinaire à l'époque, un violon électrique. Dave Arbus a donc,、euh, décidé de le mettre à l'avant dans la musique de East of Eden, ce qui donnait une couleur particulière à la musique de East of Eden et, euh, qui, euh, qui précédait de plusieurs années l'arrivée de David Cross dans King Crimson, qui ont fait la même chose, mais quelques années plus tard, Ils ont,、euh, déménagé à Londres en 1966,、euh, 68 plutôt, East of Eden, et ils ont été signés par l'étiquette de disque d u r a m avec laquelle ils ont enregistré deux albums qui ont eu beaucoup de succès,、euh, quand on pense qu'il s'agissait d'un groupe aussi peu accessible musicalement et、euh, très underground. Les albums Mercator Projected et Snafu,、euh, qui est même monté dans le top 30 britannique, ce qui a en fait, selon le All Music Guide, le disque de rock progressif a n g l a i s le moins commercial à être jamais entré dans le top, le top 30 du palmarès britannique. La pièce Ramadan,、euh, qui, est, qui est tirée de Snafu, a eu encore plus de succès que l'album, puisqu'elle est même montée jusqu'à la deuxième place du palmarès français. On va l'entendre dans un moment, cette fameuse pièce. Le succès des deux premiers albums de East of Eden、euh, est d'autant plus étonnant que le groupe faisait une musique plutôt hard、euh, dans les cadres du progressif de la fin des années 60 avec des sonorités pas évidentes, des influences orientales ou classiques de l'Europe de l'Est. En outre, Mercator Projected, c'est un des premiers albums auxquels on a p o s é l'étiquette rock progressif avec le Court of the Crimson King, d e King Crimson. Et,、euh, 41 ans plus tard, je peux vous dire que ça sonne toujours aussi bizarre que ça pouvait l'être en 1969. On va tout de suite écouter trois extraits de ces deux disques de East of Eden sur les ondes de la Radio Campus. La station des m é l o m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock à t r o i s r i v i è r e s C'est fou 89 h e Un groupe de rock progressif anglais de la fin des années 60, très obscur, du nom de East of Eden, exactement comme le film de James Dean. On vient d'entendre le plus gros succès que le groupe a remporté dans sa carrière, la pièce Ramadan, qui est montée jusqu'en deuxième position du palmarès français, ce qui est tout à fait un exploit,、euh, considérant la difficulté d'accès de cette pièce. C'est tiré de leur deuxième album, Snafu, qui est paru en 1970 et qui a eu beaucoup de succès en Angleterre aussi puisqu'il est m o n t é jusqu'à la 30e position du palmarès anglais. Un album que le All Music Guide a étiqueté de disque le moins commercial à avoir jamais atteint le top 30 en Angleterre. C'est d'autant plus surprenant qu'il s'agit d'un album de rock progressif qualifié aussi de jazz rock fusion majoritairement constitué comme ça de passages instrumentaux et avec de fortes influences orientales. C'est très bizarre comme, comme disque, à l'image de sa pochette qui montre une vieille dame comme ça qui joue du violon devant la devanture défraîchie d'un restaurant populaire. Juste avant Ramadan, on a entendu deux pièces tirées du premier album de East of Eden, c'est-à-dire Mercator Projected. On a entendu Communion, qui est inspiré e par une composition classique de Bella Bartok. Et au début du bloc, on a entendu la pièce Northern Hemispheres, qui ouvre l'album la, et qui est une des pièces les plus rock et les plus conventionnelles, je dirais, de East of Eden, dont le succès était éphémère. Ils ont pris un virage musical dès le début des années 70 en délaissant ces、euh, sonorités、euh, orientales pour plutôt opter pour un son country qui a déplu à plusieurs et、euh, le violoniste et multi-instrumentiste Dave Arbus a quitté à ce moment-là, le,、euh, moment le groupe pour entreprendre、euh, d'autres aventures musicales. Il s'est surtout fait remarquer d a v e a r b u s en 1971 pour son solo de violon à la fin de la pièce、euh, Baba O'Reilly. des ou,、euh, qui est évidemment devenu un immense classique du rock. Le batteur Jeff Britton、euh, a lui aussi quitté Easter Eden au début des années 70 et il s'est joint aux Wings de Paul McCartney pendant un certain temps, 1974, si je ne m'abuse. Easter Eden ont continué, eux, à sortir des albums mais qui n'ont pas fait beaucoup de vagues jusqu'au milieu des années 70 quand ils se sont séparés. Les trois membres originaux du groupe se sont réunis en 1996 et ils ont fait paraître un nouvel album intitulé Calypse Euh, qui n'a pas jeté grand monde par terre, mais qui a réussi,、euh, qui a quand même reçu certaines éloges de connaisseurs、euh, du genre, un, un succès d'estime, je dirais, auprès d'un certain, certain public euh, culte. Euh, e s t of Edo en ont fait paraître deux autres depuis ce temps-là. C'est-à-dire Armadillo en 2000 et Graffito. En 2005, rien d'aussi marquant que leurs deux premiers disques qui valent la peine qu'on s'y arrête si vous êtes un amateur de règles progressives qui recherche,、euh, quelque chose de tout à fait différent et de tout à fait original. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite présentation de East of Eden. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe très obscur, celui-là américain. Euh, de la fin aussi des années 60,、euh, formation Morgan, qui ont enregistré un seul et unique album homonyme en 1969. C'est donc un rendez-vous. 14h14, vous êtes à l'émission a c l r e s s i c e n compagnie d'Anna Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des b l o c s de 3 à pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va maintenant poursuivre avec les premiers instigateurs du mouvement métal progressif dans les années 70, Uriah Heep. À l'antenne de la Radio Campus de p o i n c i r é la seule station à faire tourner du vrai rock, c'est f o u 89.FM! スキティエン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 メシャン、ルフィ e Never told me why. The way you cheated and mistreated, I could never ask. You Avec la longue pièce w h Y qu'on retrouve en bonus sur la version deluxe de leur excellent album. C'est probablement leur chef-d'œuvre, l'album Demons and Wizards paru en 1972. Tout comme la pièce qu'on a entendu e juste avant, Proud Words on a Dusty Shelf, qui, aussi, qui était aussi le, le, le titre du premier album、euh, solo. du clavieriste et guitariste Ken Hensley.、Euh, c'est, c'est, on, c'est une pièce qu'on retrouve en bonus, euh, sur, euh, cet album de cette version de luxe de Demons and Wizards. Et au début du b l o c on a entendu All My Life. 14h33, vous êtes à l'émission Rac Classique, a c c o m p a g n i e d'Anna Lofer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. On va maintenant poursuivre avec quatre petits blocs au concept spécial. On va poursuivre avec quatre blocs consacrés à chacun des membres originaux de Kiss. En janvier, j'avais présenté un concept similaire avec des Beatles en solo et en spectacle. Mon ami Mephisto, animateur de la malheureusement défunte émission, le Mephisto Show, avait apprécié ce concept et m'avait suggéré de remettre ça Mais cette fois-là, avec、euh, des b l o c s qui mettraient en vedette chacun des membres originaux de Kids. Et c'est ce qu'on va écouter aujourd'hui. Tout de suite, on débute avec、euh, le compositeur, celui qui est le compositeur le plus talentueux et prolifique、euh, du Quatuor、euh, et qui est aussi le chanteur principal. Je parle de Paul Stanley. On va écouter trois pièces tirées de ses deux albums solo. 私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私たちの人生は、私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 C'est encore Crazy Matt direct ハイハイハイ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 Tu me prends pour un avis, hein、ah、C'est tout, c'est tout, c'est c e s un malade. 89. o e s t bon, hein, tu c h e r e s une a v i Ace r e l a é avec la pièce titre de son deuxième album solo, Live to Win, qui est paru il y a quatre ans, en 2006. Juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées de son premier album、euh, solo, c'est-à-dire、euh, Would You Like to Know Me et Move On, c'est paru bien sûr en 1978 avec,、euh, simultanément avec les albums solo des trois autres membres de Kiss et à part celui de Ace r e l e y celui de c e t t e a n n é e est à peu près le seul qui présente de l'intérêt. 14h47, vous êtes à l'émission a c a d é s i q u e en compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des blocs de trois pièces qui nous viennent de seuls e t m ê m e artistes ou groupes. Et à ce moment-ci, je vous présente quatre blocs concepts qui mettent en relief certains des moments forts de chacun des membres originaux de Kiss, individuellement. L'autre figure de proue de Kiss, c'est bien sûr le cracheur de feu Gene Simmons qui n'a évidemment pas fait grand chose de bon en solo. Il faut le dire, s e s deux albums en solo sont tout à fait moche, ce qui fait qu'on va devoir combler le bloc avec des moments forts tirés de ses albums avec Kiss, mais pas nécessairement les plus connus. On va entendre une pièce de l'album Love Gun dans un moment, mais tout de suite, on écoute une de ses rangs pièces agréables tirées de son premier album solo qui est paru, bien sûr, en 1978. 私たちの幸せに行くと、私たちの e せに行くと、私たちの幸せ d e くと、私たちの幸せに行くと、私たちの幸せに r くと、私 r ちの幸せに行くと、私たちの幸 i に行くと、私たちの幸せに行くと、私 a ちの幸せに行くと、私たちの幸せに行 r a i たちの幸せに行くと、私たちの幸せに行くと、私たちの幸せ Come on and i s s with Calling Doctor Law, la version spectacle qu'on retrouve sur un de leurs chefs-d'œuvre, l'album Alive 2, paru en 1977. Et juste avant ça, on a entendu Got Love for s a l e c'est tiré de l'album Love Gun, qui est paru aussi en 1977.、Et、au début du blog, on a entendu See You in Your Dreams, la version qu'on retrouve sur le premier album solo de Gene, qui est paru en 1978.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 C'est qui i i i n n e que je vous s p e des blocs de blocs trois pièces qui nous viennent seul et même artiste. pas évident quand on fait le tour du matériel qui a marqué et caractérisé individuellement,、euh, chacun des membres originaux de Kiss. Je l'ai dit il y a un moment, le matériel de Gene Simmons en solo est tout à fait médiocre. Mais quand on arrive à Peter Criss, c'est encore pire. Son premier album solo était absolument sans intérêt. Tout à fait e f f e c t il faut le dire, pour les amateurs de rock. Euh, c'est celui des quatre qui a eu le moins de succès, évidemment. Le problème, c'est que Peter, c'était un amateur de balade qui se prenait pour un crooner qui n'avait absolument aucun lien avec les goûts des fans de Kiss. Son disque、euh, solo suivant,、euh, Out of Control, qui est sorti au début des années 80, était aussi mauvais que le premier. Et on m'a dit que les suivants n'avaient pas plus d'allure et j'ai pas de difficulté à le croire. On va donc entendre trois pièces intéressantes de Kiss,、euh, qui, ont, euh, qui sont interprétées par、euh, Peter. Et qui ont caractérisé son passage au sein de ce Quatuor légendaire. Et ça débute tout de suite avec ceci. Composition de Ace Freely, Getaway sur les ondes de la radio campus, la station des mélomanes et la seule à faire tourner du vrai rocket warrior. C'est fou! 8 9 FM! On s'appelle Léon Desjeunes de 7h à 9h le matin du. du. n matin... e le e s l a On p p du. du. Job, job de... du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. d e du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. e u d e du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. du. e u du. du. t u du. du. d e d e l'insolite, d e s déjeune, c h r o n i q u e s d e la m u s i q u e émergente et u n e d o s e d e bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore m i e u x c'est g r a t u i t On s'appelle Léon Déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Les mal laissés, Empreine Galaxy, i Val Salva, Apocalypse Night Club, ils ont tous gagné les mardis de la relève du g a n d r u i u s Tous les mardis de 21h, viens découvrir des groupes qui ont du talent. De nombreux prix p r é s e n t s Les gagnants de cette 13e édition mériteront plus de 6 000 en prix, dont une séance d'enregistrement en studio et la diffusion de leurs chansons sur les ondes de Sifu 891 FM. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration musique Daniel Côté, studio b o x s t o n e l a b a r i q e et studio Newton. Les mardis de la relève du Gambrinus, un événement en production Joshua et Sifu 891.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 Chris et Kiss, avec composition de Paul Stanley, qu'il avait d'ailleurs composé spécifiquement pour Rod Stewart, mais qui ne l'a jamais chanté. Et c'est Peter qui a décidé de l'interpréter. Hard Luck Woman, c'est serré d'album Rock'n'Roll Over, paru en 1976, tout comme la pièce précédente, qui était s e r é e du même disque, c'est-à-dire Baby Driver. Et au début du b l o c on a entendu Getaway, ça, ça nous vient du troisième album de Kiss, Dress to Kill, paru en 1975.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 Dans une douzaine de minutes, je vais vous présenter le troisième chapitre de la discographie de ACDC avec Bon Scott avec la version australienne de l'album Dirty Deeds d'Under Cheap. Pour le moment, on va poursuivre avec mon dernier bloc consacré aux membres originaux de Kiss. Si le choix de, de, matériel pour Gene Simmons et Peter c r i s s était difficile en raison de la pauvreté de leur matériel solo individuel, eh bien, ce choix était tout autant difficile dans le cas de Ace Freely, mais pour des raisons tout à fait contraires,、euh, puisque dans le cas du Spaceman,、euh, il a tellement fait de bonnes choses, Ace en solo,、euh, que le choix a été、euh, très difficile. Finalement, j'ai opté de vous présenter trois pièces en spectacle de son groupe Freely's Comet, Tiré de son mini-album Live Plus One de 1988, qu'on écoute tout de suite sur les zones de la Radio Campus. La Radio l i m é r a l e m e n t est la seule station à faire tourner du vrai rock et du métal à trois u i è r e s C'est fou! 89.1 FM! C'est le cas de Tic Tac Tac. Kiss Comed avec trois pièces en spectacle. C'est leur album Life l o s One, par e x e n 1988. On vient d'entendre, bien sûr, le classique Rocket Ride, The Kiss. Juste avant ça, on a entendu Break Out et au début du b l o c on a entendu Rip It Out.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 On en est cette semaine à leur troisième album, la version australienne de Dirty l e a d Dunder Cheap, paru en e 1976 et dont on a remanié l'ordre et、euh, le choix des pièces pour la version internationale、euh, qui est paru e、euh, en Europe en 1976 aussi, mais seulement en 1981 pour ce qui est de l'Amérique du Nord. La version australienne est passablement différente de celle qu'on connaît ici. puisque, notamment, il y a l'inclusion d'une pièce à peu près inconnue、euh, du public、euh, américain et canadien,、euh, c'est-à-dire Rock in Peace, qu'on va entendre un peu plus tard.、Euh, mais d'abord, on va écouter trois pièces, trois des pièces marquantes de ce disque, en commençant par la pièce titre classique. Dirty Deeds d Under Cheap, à l'antenne de la r a d i o Campus, la station des médiamanes est la seule à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à Trois-Rivières. C'est fou 89 c f m ACDC avec une de leurs、ah, pièces mélancoliques, Ride On, t i r é e de leur troisième album, la version australienne de Dirty Deeds, Dunder Cheap, paru en 1976. Juste a v n t on entendu n des、euh, premiers gros canons d e c d c en concert,、euh, une pièce tout à fait représentative de la personnalité du r o p e et de b n d s c The Problem Child. Au début du blog, on a entendu la pièce titre classique de ce troisième album du groupe des frères Malcolm et Angus Young. À mon avis, c'est le moins bon euh, des, euh, des, des disques qu'ils ont enregistrés avec Bond Scott. C'est le plus brouillon avec des pièces qui n'aboutissent pas comme、euh, Ain't No Fun Waiting Around to Be a Millionaire et Squealer qui traînent en longueur.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 Jeudi dès 17h, Stéphanie vous accompagne à travers un amalgame de musique pop, rock, indie et électro. De plus, un résumé des spectacles à venir et des sorties musicales de la semaine. Une pêche en mission tous les jeudis de 17h à 18h, en rediffusion les mardis à 13h sur les ondes de 6 a o u t 89. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école. Julien pourrait ne pas se rendre au bout de son secondaire.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 C'est fou de vous! 4 à 89? Ah、oh, ah、oh. ah! Le matériel sur Dirty l a d s a beau être moins fort que sur les deux prédécesseurs, de, les deux albums qui ont précédé, les albums d albums DCDC. Euh, mais on y retrouve tout de même des bons moments et des textes très drôles et à double sens, comme sur la pièce suivante. Big Balls, qu'on écoute tout de suite sur les ondes de la Radio Campus, la p a s s i o n des m é l o m a n e s et le seul à faire tourner du vrai rock et du métal à t o i s r i è r e C'est faux! 89 FM! m e l è n e v e r c l a s s High society, God's gift p p to ballroom notoriety. And I always fill my ballroom, the event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got Always fall, and everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says, I've got great balls on me. Pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big ball should be held every night.、Oh, We've got プシュッとてィクタた I'm in the first. Avec trois pièces de série de leur troisième album, version australienne du disque Dirty Deeds d o n d e r Cheap de 1976. On vient d'entendre le classique Jail Ray qui clôture l'album avec brio qui a été rendu disponible en Amérique du Nord uniquement huit ans plus tard avec la sortie du mini-album du même nom en 1984. Juste avant, on a entendu une pièce peu connue ici en Amérique du Nord, Rest in Peace, ou plutôt RIP, Rock in Peace. Au début du b l o c on a entendu une pièce dont le texte à double sens me fait beaucoup rire. Big Balls,、euh, qui est tout à fait absurde et caractéristique de ce personnage h o r du commun qui était Bon Scott.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 Un peu plus tard, je vais vous présenter ma nouveauté de la semaine, le tout nouvel album des vétérans de la scène métal britannique Raven, intitulé Walk Through Fire.、Euh, mais tout de suite, on poursuit avec un des gros noms du mouvement grunge des années 90 à Seattle. Soundgarden, à l'antenne de la Radio Campus. La Radio des m é n o m e n t s est la seule station à faire tourner du vrai rock et du vrai métal à toi, e rien. C'est faux! 89 FM! addiction De votre journal Zone Campus. Actualité, Assemblée Générale, c'est fou et Zone Campus. Art et spectacle, brise a r t i s t i q u e de Chine. Sport et Patriote Hockey s'inclinent en finale. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne.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 Soundgarden avec un de leurs classiques, Black Hole Sun, c'est tiré de leur album Super Unknown, paru en 1994. Juste avant ça, on a entendu la pièce Loud Love, c'est la pièce avec laquelle j'ai connu Soundgarden, ainsi que l'album、euh, grâce auquel je les ai connus, c'est-à-dire Louder Than Love, qui est paru en 1989. À cette époque-là, Vaivod avait pris Soundgarden et Faith No m o r e en première partie. pour l、euh, a tournée de leur album Nothing Face. On a aussi entendu j e s u s Christ, pose, c'est tiré de l'album b a d Motor Finger de 1991. Peut-être leur meilleur album. Une pièce dans laquelle,、euh, Chris Cornell se moque un peu des poseurs. Mais on lui reprochait la même chose, par contre, d'être un poseur. Certains groupes lui faisaient ce reproche à Seattle à l'époque. Au début du bloc, on a entendu,、euh, brièvement, spoon man,、euh, t i r e r de la bande Super Unknown, juste avant que le disque n o u s rende l'âme. Il est 16h17, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial trois points, ce qui signifie que je vous présente des blocs de trois pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste du groupe. D'ailleurs, on va poursuivre tout de suite avec un, Un groupe un trio dont le chanteur et bassiste a déjà avoué lui-même qu'il se considérait comme un poseur, je parle de Motorhead, s u s les ondes de 6 p o u c 89 1 de la station à juste u t i l i s e du vrai rock à Trois-Rivières. Fight the bullet and the chase is better than the crabs. On s'appelle Léon Desjeunes de 7h à 9h le matin du. Jeu, du. d Job Job Bar. On s'appelle Léon Desjeunes le, de... fait... <rire> le matin du. On s'appelle Léon Desjeunes le matin du. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est Dadek. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est de l'actualité nationale et ukutérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens.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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. C'est tout. t o u charme. 89-1-1-1 Juste avant la pause pub, on a entendu m o n t e r h e a d avec trois pièces qui sont extraites de, leur, de la version de luxe. De leur album classique No Sleep Till a m h e r s m i t h qui est sorti en 2008, mais à l'origine qui est paru en 1981. On a entendu The Chase is Better Than a Catch, ainsi que b y the Bullet, et au début du b l o c c'était Too Late, Too Late. 16h30 pile, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, c'est spécial 3 pour 1, ce qui signifie que je vous présente des b l o c s de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe. Je vous parle maintenant de u n n o u v e a u t é Je vous parle du tout nouvel album d'une formation de vétérans de la scène métal anglaise, le trio Raven, qui a frappé fort au début des années 80 au niveau underground, qui a marqué, influencé, entre autres, des groupes comme Metallica, Creator, Dark Angel. Ils font partie, Raven, des groupes qui sont responsables des mouvements Speed et Thrash avec Motorhead et Venom. Ils se sont formés en 1974 à Newcastle, mais ils se sont fait remarquer vraiment Au début des années 80, avec、euh, la sortie de leur excellent premier album Rock Until You Drop, qui est paru, e t sorti en même temps que d'autres grosses pointures、euh, du métal anglais, comme Iron Maiden, Def Leppard, Saxon, euh, Venom, euh, Tigers of Pantang, Tank,、euh, Angel Witch,、euh, Samson, Girls c h o o l On a v a affaire ici à un excellent trio de très bons musiciens, dont les deux frères Gallagher, le bassiste John, Et qui est aussi chanteur, ainsi que le guitariste Mark, euh, euh, qui était pas loin d'être des virtuoses. Les trois premiers albums、euh, en studio ont frappé fort, mais surtout le premier dont je vous ai parlé tout à l'heure, Rock Until You Drop, et le troisième, All for One. Je les ai v u en concert en 1984 au d é f u n s e Spectrum de Montréal et ils donnaient un excellent spectacle qui en a épaté、euh, plusieurs. Ça marchait fort pour eux, Raven. Ils ont même amené Metallica avec assurent partie Raven n'avait absolument pas peur de se faire voler la vedette,、euh, par leur cadet. Malheureusement, par la suite, Raven ont signé avec majeurs Atlantic et ils ont pris un virage commercial pour tenter de percer le marché américain avec l'album Stay même première fort pour tournée leur pour leur peur voler leur pris pour tenter percer tickets Hard Ils qu'ils suite, signé ils ont début et vedette ont et ont eux, eux un en de se des de le à Et c'est un disque qui a déplu aux fans de la première heure et qui n'a pas vraiment eu l'impact voulu pour aller chercher un nouveau public, ce qui fait que leur déclin s'est amorcé jusqu'au départ de leur batteur、euh, Rob Wacko Hunter, qui les a quittés en 1988 pour、euh, devenir producteur.、Euh, les frères Gallagher l'ont remplacé par le batteur américain Joe a s s e l v e n d e r qui est au poste depuis 1988, justement, ce qui fait que le groupe est stable depuis 22 ans. Ils ont sorti, e、euh, quatre albums studio depuis ce temps-là, mais le dernier remontait à dix ans, puisque One for All est sorti en 2000 sur l'étiquette Metal Blade, la même qui vient de faire paraître le tout nouveau, qui s'intitule Walk Through Fire, qui sort en magasin le 30 mars prochain. album tout à fait dans la même veine de ce à quoi on s'attend de la part de Raven, c'est-à-dire du hard rock heavy metal très dynamique, rempli d'énergie et de prouesse instrumentale enflammée à l'image de ce que la pochette suggère et que vous pouvez admirer d'ailleurs sur la page d'entrée du site web de Cifou, c i f u au w w w c i f u c a C'est pas un album aussi bon ou un futur classique de la trempe de leur premier et troisième album, Rock and Deal Drop et All for One. Mais on y retrouve des bons moments, comme les trois pièces qu'on va tout de suite écouter, qui sont tirées de ce nouveau disque du trio Raven. Je le répète, s'intitule Walk Through Fire à l'antenne de la radio Campus. La station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock et du m e d a l à Trois-Rivières. C'est faux! 89A FM! Le trio de vétérans de la scène métal britannique Raven avec,、euh, on vient d'entendre quatre extraits de ce disque. On vient d'entendre une pièce en bonus qu'on retourne sur le disque, c'est-à-dire la version spectacle de Rock Until You Drop. Juste avant ça, on a entendu la longue pièce Armageddon qui est, à mon avis, le point d'orgue du disque. On a aussi entendu Trainwreck et au début du bloc, c'était、euh, la pièce Against the Grain qui ouvre l'album. C'est pas un album aussi fort et un futur classique comme Rock Until You Drop ou All for One. Walk Through Fire n'est pas égal. Il y a des pièces que j'ai trouvées ordinaires qui ne m'ont pas particulièrement plu. Mais ça demeure un effort honnête à mon avis qui mérite un bon 7 sur 10. Je vous rappelle que cet album sort en magasin le 30 mars prochain. 16h53, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Les palmarès, sans rappel, vont suivre dans un moment avec nos amis Key One et Monsieur Plante. La semaine prochaine, Rock Classic, je vais vous présenter une formation obscure de rock américain, rock psychédélique de la fin des années 60, c'est-à-dire Morgan. Je vais vous présenter les nouveautés. C'est Bill of the Belt de, du Canadien Danko Jones et le disque Hymns. In the key of 666 du groupe suédois Hell Songs. Je vous rappelle que pour me contacter, vous pouvez le faire à l'adresse、euh, suivante, rockclassic.com, rockclassic.com. Je vous laisse avec une dernière pièce tirée du,、euh, de l'excellent dernier album d'un trio de black metal finlandais qui est une des figures de proue de ce mouvement et qui sera en concert dimanche le 28 mars au Metropolis. Immortal e t la pièce The Rise of Darkness tirée de leur disque All Shall Fall, qui est un des, albums préférés dans le métal paru en 2009. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain à midi pile pour une autre émission c l a s s i q u e Salut!